Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balade diffusion, pas de problème, ici Frédéric Barbouchi en compagnie d'Antoine Vézima. Salut Fred. Salut Antoine. Jean-Philippe Durant. Salut Fred, salut Antoine. Salut. salut. Et Mathieu Bouillon. ou oh, appelez-moi Pierre Bertrand. Un RDT. <rire> Tout... <rire> Bonjour Pierre. Ah. Salut Pierre. <rire> c'est drôle. drôle pour Jean-Philippe. <rire> Donc, euh, hey, on vous rappelle que notre prochain enregistrement est devant public le 18 juillet. Ça revient oui. là, ça revient. C'est tantôt semaine, là. C'est bientôt ouais. là. Et euh, c'est au bar Les Passages. Ouais. Passez le mot, venez en grand nombre, venez nous proposer vos problèmes à partir de 7h, 7h30. Live! On hey. commence les enregistrements à 8h. Ah hein. Pierre! Euh, prière de ne pas déranger, <rire> je suis en vacances. Oh, les motards sont venus te chercher. Ouais. Donc, euh, hey, euh, le, le concours de t shirt aussi? Hein? Oh oui, on a oh. déjà reçu des images. Je ne sais hey. pas. Non, tu, tu dis n'importe quoi, Non, J'ai envoyé, moi. Ah. Ben, poursuivre! Non, c'est pas de problème, arrobas, ah. c'est gmail.com ah, te l'ai Qu'est-ce qui était écrit sur ton design de t-shirt, Antoine? C'est de la misère à lire! Rien écrit, c'est un simple cercle <rire> okay. avec une barre au milieu. Ça représente la crise et l'opportunité! Oh, wow! Moi, je pensais que c'était un cercle avec une barre, puis en dessous, c'était écrit « problème ». De... Il n'y en a pas de problème. <rire> okay. nice. Euh... nice, nice. Come Donc, on, Pierre. Euh, oui, oui, oui, proposez-nous vos retours, vos designs, euh, <rire> <rire> vos designs. Il design. euh, y aura un panel euh, de jury, clairement, pour, un euh, panel. Décidé. Euh, dont Samuel Charrois, qui est, euh, qui va nous aider à, à imprimer ces t-shirts. Non, qu'on remercie. Oui. Ouais. Comme on remercie sonore dans le temps. L'instant, c'est ce fini. Ben peut-être qu'on va les remercier la semaine prochaine. Oh, ah merde, je, je parlé prochaine. trop vite. Ouais. Ah, hey, non sérieux, c'est tout du bon monde. Oh, oui. J'ai hâte de les voir. Oui, oui oui oui oui oui. Euh, j'ai tu fini, j'ai fini bah bon, bon, oui. Hein. Puis euh, on commence ça cette semaine avec euh, le. Allons-y, nous problème. avons un problème, Inici, qui va comme suit. C'est comment raviver ma carrière et ça nous vient de Pierre. Non, c'est un problème Je m'en fous Ça marche, ça marche Oui, bon, un vrai qui nous vient de Zumba, pardon, les tournons Zumba L'éternel. Ah, notre bonne analyse de bas. Donc, il va comme suit. Parent, point d'exclamation, comment fais-tu pour amener ton enfant à devenir ce que j'appelle un mauvais soldat et un bon citoyen? Mm. Pour l'encourager à se faire une tête, à cultiver son sens de l'éthique. Mm. À partir de quel âge? Et que lui fais-tu consommer? En jasez-vous. Oui, c'est encore pour un projet. On n'a pas vraiment de formation à la citoyenneté ici. Ça explique peut-être bien des choses. Point d'interrogation, mm. signé Z3BEC. Non, donc, trois bec un pour Antoine, un pour moi, un pour Fred. Hey, elle oh, non, mais elle aime pas Pierre. Elle aime pas Pierre. Non c'est vrai. Moi -da -da -da. je m'en fous. Je ne veux pas. Jetback. Je ne veux de tes Je ne fais pas partie du jetback. Du back ça. Du back Mais on passe-tu on passe-tu la solution évidente tout de suite? Oui vas-y. Donnez l'exemple. Mmh. De, hein? Non. Oui, c'est sûr, mais. Bon mais c'est intéressant ouais. l'idée de à partir de quel âge? Ouais. Tu sais, parce que on ouais, ça commence, je ça, pense, tout ça. Suite, non? Oui, oui, c'est comme commence, tout le temps. Oui. Oui. Ben moi bon, en tout cas, je, mon, mon gars il a même pas deux ans puis Faut, faut que je donne l'exemple parce que. Non, La il répète, il imite le, le, le, le, les notions ouais. de bien et de mal. Écoute, c'est. C'est là de là, le mettre le oui. moins possible en contact avec Mathieu Bouillon. « Hey! Oh, » Neuf-là oh, oh, oh. le, le truc. « Je suis un bon citoyen corporatif. »« Mais tu sais, à, à quel âge sais, Pour devenir un bon citoyen, on s'entend, ce n'est pas juste des règles de société de « ouvre la porte, passe avant l'autre, et ainsi de suite. » Mais tu mettons des règles ben, politiques, pas loin, des choses hein, comme ouais, ça. Mais ça mais la, la politique, de ultimement, c'est quoi? C'est poli. Si tu apprends, euh, avant deux ans, <rire> de respecter l'autre, ouais. ses affaires, ce qu'il pense, Euh, ultimement, euh, sans faire de, de psychologie à Saint-Saën, mm. euh, plusieurs tu bah Ben oui, je, je respecte ton idée, j'essaie de te comprendre, oui. je, je respecte ce que, ce que, ce que, ce que tu es, ce que, ce que tu veux. J'exprime moi mes idées, mes désirs, oui. on, on essaie de s'entendre. Écoute, c'est que ça, là, euh, à part euh, grimpe pas euh, après du feu. Non mais après, mais écoute l'autre euh, écoute, écoute personne, euh, réponds, parle, respecte-moi, je suis en train de parler. Euh, oh, oui. Attends, exprime ton idée. Je mm -hmm. comprends pas, prends des mots. Hey, écoute, on pourrait dire ça mm. à, à des adultes. Ben, ben oui, parce qu'ils n'ont pas été élevés comme il faut. ça, hey, ça il y en a tu Tabarnak. Ah, ben, vous, euh, euh, monsieur, à quel âge euh, ça vous est arrivé, le, le constat de, de faire... Ah, les adultes n'ont pas toujours raison. Ça vous... Vous avez Mon pas Dieu. eu. 10 ans. 10 ans? Oh, oui. non, non, mais de faire. Moi. moi. non, non fait... de comprendre que l'intelligence vient pas avec l'âge. c'est Ah ouais? <rire> ouais, ouais tout très atôt. brillant, jeune. Non, pas vraiment. Mais je te donne un adulte assez rapidement, Méthode, <rire> parce que.. Ouais. que J'ai souvent compté une anecdote très très plate, mais tu 10 ans, j'avais écrit une lettre à l'Office de la protection du consommateur parce que je recevais mes Spider-Man trop tard. <rire> Mais tu sais... Euh, <rire> quand même. Les affaires de même, mais... Mais euh, <rire> <'est> si tu plates... <rire> c'est où mon enfance <rire> Plate de même. Non, moi, tu disais Spiderman. Ben ouais, c'est au moins ça. Mm. C'était pas des, des hustlers, tu sais. Mais... Euh, ouais, c'est sûr aussi, en plus, euh, dans, dans, dans tout... Euh, le, le, le brouhaha social qu'on a en ce moment, mm. qui est de... justement de... pas de dire à ton enfant Ben, des fois on a des enfants plus vieux là mm -hmm. de faire pas de leur dire ce qu'ils doivent penser mais ouais. de leur faire de les pousser vers ce qu'ils veulent penser ce qui ouais. c'est quoi leur conviction tout ça ouais, ouais. ben réfléchir par eux-mêmes là tu sais ouais. on avoir les, ouais. être autonome tu sais le oui. goût de la lecture là euh, oui. parce que pour moi il y, y a un grand bout qui passe là-dedans par exemple ben, ça se développe très très jeune mm. Après ça, je je peux pas contrôler ce qu'ils vont lire tout ça, mais au moins, non, c'est ça. Mais tu... Ça sous-entend de se faire une idée par soi-même, d'être capable de aller chercher de l'information, puis de. Mm. Parce que moi, moi, moi, je veux pas que mon enfant pense comme moi nécessairement. Non, mais sûr, je veux qu'il qu réfléchisse, qu'il fasse. Je suis pas d'accord avec toi parce que telle, telle, telle tel raison. J'ai lu ça, j'ai vu ça, j'ai ouais. parlé à un tel, et je suis pas d'accord. Mais, mais toi, tu es là pour représenter, pour y faire faire des choix, y présenter les éventualités, tu sais. De là écoutez podcast la pensée. Ouais. Ça ça revient un peu à une question de choix, j'ai l'impression, mm. tu sais. Il y a beau pas tu veux pas qu'il devienne comme toi exactement, mais c'est pas ça. Non, mais vous mettez les pour au contraire. Des choses pour y dire. Au contraire. Tu peux choisir là-dedans la solution. Toute sa vie, on fait le contraire de nos convictions pour lui dire j'avoue tu as raison, le jour où ton enfant se rebelle. <rire> ah ouais ouais ouais, ouais c'est un plasson. Hein C'est un plan, ça, parce qu'il va nécessairement se rebeller. Pas nécessairement. Ah non, mais tu le pousses. Ouais. Brillant, brillant. Mais d'abord, être en contact avec les autres. Mm -hmm. oh, euh, certains diront que Robinson Crusoe, seul sur son île, n'était ni un bon, ni un mauvais citoyen. Il, il est tout seul. Avant vendredi. Avant vendredi. Avant vendredi. Oui. L'arrivée <rire> de vendredi. Euh, la déclaration des droits de l'homme. <rire> et la petite mercredi. Aussi. <rire> euh, nous sommes tous nés libres et égaux. En droit. Mm. Mm. Donc déjà, euh, d'inculquer euh, ces choses-là. Il y a eu un sondage récent. Et là, là, si vous jouez à... Si vous faites un party... Euh... Un pas de problème party. Un, un pas de problème party. Vous êtes ouais, normal. On rappelle des règles. Les règles sont dans le un podcast p -p -p. la semaine passée. Je n'ai ouais. que des pourcentages à donner. OK, go! Oh. Un bon citoyen canadien. 30. Mm -hmm. Oh non! C'est <rire> ça. Il m'énerve. Il, Il euh, sourit quand même. Vu, connaître l'histoire du Canada... <rire> Mais on peut peut-être peut peut <rire> transposer au Québec. Là. Parce que citoyen, oui. je pense que ça, ça sous-entend une autre notion qu'être un bon être humain. Parce que là, on parle... Non, non, c'est ça. Là, bon être, être 62 connaît l'histoire du pays où on est. Okay. Oui. 51 être patriotique. Glou, glou, glou, glou. Euh, 49 faire du bénévolat. Okay. Euh, 86 la charité. 80 l'environnement. C'est bon. 18% est un entrepreneur, mais le plus haut pourcentage d'un bon citoyen, selon ce sondage, réalisé en mars 2006 au Canada, à 83%, voté. Ah oui, excellent. Mmh. Oh, est-ce que ce serait ça être un bon Donc, citoyen? Des ben, fausses cartes important. pour notre enfant. Même si tu votes voter. pour un parti <rire> dégueulasse, Non, non, on ne fera pas ouais. de, de politique euh, ce soir. Oui, ben oui, ben c'est ça. On sous-entend peut-être voter intelligemment, donc s'informer des enjeux, avoir une opinion politique. En parler, en parler, donc, en parler. Ouais. Citoyer, ouais. faire, faire citoyen parler, faire parler. Moi, je pense que c'est ça, tu sais, de quoi euh, essayer de poser des questions ou juste à essayer de partir des discussions animées avec ses euh, enfants ou on les fait plus parler que nous, puis on les écoute euh. ouais. Donc les intéresser à la vie démocratique là. Ouais, je pense que Les oui. sensibiliser à, aux privilèges qu'on a de pouvoir voter aussi. Tu organises des petits votes à la maison, ça ben peut mal oui. virer, là? Ben t'as 3-4 enfants. Puis euh, ça vire toujours mal. Mais ça peut être Là, faut drôle, que, que tu fasses. Non, non. Là, là, vous ne votez pas tout de suite, vous avez pas compris. C'est papa qui décide. C'est vrai. c'est oui, ça parce oui. qu'elle demande à quel âge? Comment. Mais, mais tu sais, mais... les enfants sont ouverts aux enjeux. Parce que tu sais, les. N'importe quel enjeu que ce soit politique ou non est, est toujours peut toujours être simplifié à une plus simple chose, j'ai l'impression. Oui, oui. Parce que là le débat sur la, les frais de scolarité, tu sais, la, la phrase, c'est ils font ça pour que toi tu puisses aller à l'école gratuitement. Ouais. C'est tout. C'est gratuit mm. la notion d'argent, il comprend la notion d'école, il comprend. Ouais. Comme ma soeur, elle expliquait à son, son fils de 5 ans, c'était quoi, tu sais, puis à un moment donné, il était bloqué dans l'auto, puis il y avait, du, il avait des, des, des manifestants partout, puis il pouvait pas avancer en auto. Puis il dit pourquoi on est bloqué c'est pour que tu ailles à l'école gratuitement. En voyant quelque chose de concret, ben, il a réussi à comprendre l'affaire. Wow. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... La, la politique ne peut pas être assez complexe, ça, ça dépend de... En tout cas, ça peut toujours être amené à une expression beaucoup plus simple qui fait que, que peu tout le monde peut comprendre, j'ai l'impression. Oui. Oh oui. En même temps, il y a euh, historiquement des histoires euh, éprouvées, mm -hmm. euh, des contes euh, avec des, des morales mm -hmm. intrinsèques, mm -hmm. euh, c'est sûr. Euh... Ouais, avec ah, des questionnements, En t'sais. effet, ouais, ouais, je ouais. pense que, oui, là. par t'sais. les contes classiques, là, tu peux entrer une cinquantaine de morales. Oui, les morales, exactement. Ouais. ça, mais ça Pixar, imposer une morale. c'est oh, le ouais. questionnement, tu te demandes après, « As-tu bien fait? as tout pas bien fait? Ouais. » Tu sais, le lapin, la tortue, les patentes de même, ça part des, des réflexions relativement simples. Ça enfin, bon, ben, mm -hmm. partir à point, aller vite. Euh, tu peux prendre pour le lapin pareil. Là. Je ne pas d'imposer. Non, mais... Ouais. Non, c'est parce que moi, je ne pas imposer, puis je pense que Zumba pas ça non plus, c'est de faire bon citoyen c'est qui réfléchit par lui-même. Qui... Très bon, je pense. Mmh. Les comptes. Ou euh, lui créer un genre de jeu vidéo dans la réalité. C'est le super citoyen. Je sais pas là. Tu sais, un SimCity. Même... Euh... Là, tu crées des niveaux, tu sais, comme tu peux monter ton niveau de jugement, ton niveau d'analyse, implication. Ben, ce jeu-là va être Ouais, non, mais à Quand atteins le niveau 10 dans toutes les sphères, tu lui fais affronter. Le boss de la faim. Ah, nice! ouais C'est probablement... La Personne... dépression. Personne au pouvoir. <rire> la Denis... dépression. Ah, wow. C'est ça qui nous guette, ça. en fait. Le stress. C'est Denis Lévesque. Le monstre du stress. Ouais. C'est du monde. Euh, ça a des bonnes qualités, selon moi, à inculquer. Il y a la tolérance, le respect. Ouais. Ça, c'est bon à Il y a, y a beaucoup de parents, je pense, qui, des fois, cultivent... Euh, tu la non-ouverture puis l'intolérance aussi, là, tu sais, oh, puis, oui. tu sais, même des gens pas méchants, là, mais je pense même, là, à nos parents, à nous, là, tu sais, que moi, tu sais, on a cultivé quand même une peur de l'étranger, puis, euh, comme ouais, Harry euh, euh, Mouski, là. Ouais, là, On en a pis... parlé pendant le podcast de, de Pousse, là, les ouais, Oui, oui. La peur de Stranger Danger. Euh, ouais. Stranger, Stranger Danger. Mais c'est vrai, Mathieu, puis, en plus, la plupart des, des gens qui nous écoutent, pas la plupart, mais tu sais, il y en a beaucoup qui sont à Montréal aussi, ouais. tu sais, Un milieu multiculturel Mais ouvert. Mais t'sais, profites-en, là. Prends-les, là, ton, ton neveu, ton enfant, puis amène-le manger un pas de taille, puis... Euh, c'est euh, quoi, ouais. C'est ça. Que oui. c'est pas du mauvais monde, puis... Mais non, exact. Euh, utiliser sa, sa société, sa, sa, sa, les systèmes en place. Aller proposer une petite petite, petite affaire à l'Assemblée municipale à chaque... Euh... Chaque assemblée. C'est intéressant sais. ça, ouais. Faire ouais, partie de comme, Ah, et ça prendrait un, un stop ici. Non, mais peu importe, là. Mais il euh, euh, faudrait que le terrain de baseball soit plus propre. Je peux importer. Je sais pas, là. Mais c'est que des mauvais exemples. Oui. Mais on a compris l'idée. Oui, oui. c'est ça. Mais, là, tu vois. Puis là, comme ça, si ça fonctionne oui. pas rapidement, <rire> il, ça, il, le... il est déçu. Ouais. <rire> mais si ça fonctionne... Et il comprend, ça, et ça. commence à comprendre des ah, comprend choses. Il fait bon ouais. moi, ça. Ça m'emballe. Moi, juste à merde, qui te donne des idées à l'assemblée <rire> pour te fait... Euh... <rire> J'ai une question pour vous autres. Je, je m'éloigne, je prends une petite courbe mais moi, là, quelque chose qui que je déplore beaucoup, là, que je vois dans les enfants de mon entourage un peu, c'est. Hey, hey, hey, oui. Ben, attention. Euh, non, mais de, de partout là. C'est euh, une tendance. Je trouve que les enfants sont devenus plus matérialiste aussi. Que c'est toujours le Que toi vit... ou... Ben, que moi ou que peut-être notre ah, génération. Ça, pas... là, moi, ce discours-là, là, là ouais. le wigish là, ça va non, non, non, mais c'est ça. Peut-être que j'ai pas fait. raison. C'est ça que je vous le demande. Non, moi, mais moi, je perçois ça. J'élargis. On gros, a aussi. souvent ce discours-là, puis moi, je m'empêche de l'avoir, parce que je me considère encore jeune. Ou ouais. avant, c'était mieux. Puis ah, nous non, autres, on était moins, puis nous autres, on était plus. C'est très difficile à prouver. C'est très touché. C'est extrêmement contexte, complexe. Où? Euh... Il était matérialiste avant, même s'il n'y avait rien. L'affaire qu'il avait, mon père, il a caché en dessous de son lit. Ouais. Puis c'était l'affaire la plus précieuse au monde. Puis il va moins moi la peau, puis il va se battre pour. Ouais, il avait comprendre. une affaire. À cette heure, il y en a 20 qui sont matérialistes. Mais... Je parle de mon père, mais je, je vois pas comment les autres générations étaient moins matérialistes. Mmh. Okay. Dans, voilà. Ce, hein, moi, ce, quand ce, je vois ce, ce, des, des des truc je traine, sur Facebook, là, comme... Euh... Non pas parce que je me sens concerné des fois parce que le monde on sait ouais bien les enfants aujourd'hui mais moi je fais, hey, attends moi j'ai une fille de 3 ans. Pour l'instant euh, je pense que je dit quoi faire quand puis euh Enfant, roi, non, mais on va passer des affaires. Je ne euh... refuse pas qu'elle a ça plus facile que euh, mes parents ou il euh, y a oui, trois pas. générations, euh, les vésinants qui, qui rachètent de la, la, la roche. Oh, oui, Après le... ça, je, je, je, humblement, je pense que je l'élève correctement. Je pense J'ai été élevé correctement. mais y Il y a beaucoup de, de nostalgie là-dedans. C'est plus facile, plus ouais. difficile à certains niveaux. Ce qu'eux avaient facile dans le temps, nous, c'est rendu plus difficile. Ce qu'eux avaient difficile dans le temps, nous, c'est rendu complètement facile. C'est vrai que le stress, la patente, ça va être l'enfer. Ma mère et ses sœurs ils pouvaient courir Pied dans la rue, là, sans se faire frapper, puis ouais. aller jouer dans, tu sais, puis nous, oublie ça. Là. Tu peux pas laisser sortir clair. ta fille euh, sur, sur Saint andré là, tout seul. C'est autre là, chose. Chaque génération, c'est des défis, c'est des avantages. Ils ont pas basé tu les sais, filles de Calais sur la grand Ça Je sais pas. Mais on dirait que c'est une blague. Mais <rire> <rire> c'est la sœur de ma grand-mère, Arlette Couture, euh, qui écrit. Euh, ah! euh, ouais, c'est ça, des espèces d'affaires un peu éloignées. Ah. Euh, oh my wow. God. Ça euh, semblait que t'avais une petite air de Blanche aussi. Oui, quand même. C'est ça, à Pascal. Non, parce que tu oh, es trop... On trop. <rire> euh, oui. Non, on oui, se mais... euh, c'est ça. Je disais quelque chose sur la Deuxième Guerre mondiale. Oui, en vrai. Puis, c'était... Écoute, la même affaire. Un, un gars qui dit Ah, oh, c'est bien, les jeunes, nanana, plus ça, facile, ouais. nanana, nanana. » Puis, la Deuxième Guerre est arrivée puis ces jeunes-là qui, ouais. qui ont piloté des avions qui ont fait « Hein moi... » Tu OK. Je pense qu'ils on, ouais. ont ce potentiel-là. ils passent S Ils sont jamais même. confrontés à patente de faire... Ah, il faut que je donne ma vie pour... » Comme n'importe quelle génération, ils ne le feront pas, mais je pense qu'il faut qu'ils le fassent. En tout cas, je suis très optimiste. C'est peut-être dur ce que j'ai dit. pas juste parce que j'ai un enfant, parce que moi-même, jeune, je te faisais « Voyons, c'est quoi ces discours-là sur moi? » tu À toi, on sait bien, Hey, je fais ce que je peux. » Mais les gens Moi, je trouve ça beau. Ils ont quand même inspiré beaucoup de... Moi, je suis pas surpris. Moi, On est surpris, cette génération-là. Je suis vraiment surpris de quoi? Ah non, ils sont, sont capables, on est capables, on non, va ouais, le faire, oui, non. Ouais. On est de la même espèce. Je, je souligne la l'affaire la, la, la, la, la quand même, je ne pas que c'est naturel et qu'ils font pas d'effort. mais je fais, hey. hey, la surprise, ta chose. Mm. Ah, je suis étonné que les gens, hey, on mange la main, C'est pas étonnant. Bon, ouais. ah, excusez-moi, à m'a pompé première solution. Euh, J'aime ça, la discussion. Je reviens bien à la première solution, tu sais, c'est de donner l'exemple, puis sur... de se croiser les doigts, parce qu'en même temps, on, on est... Euh, C'est sûr qu'on a beaucoup d'influence sur notre enfant du fait qu'on passe beaucoup de temps avec, mais on ne peut pas gérer toutes les influences. C'est sûr que... qui Moi, va... je compte énormément sur Pixar. Oui. C'est l'autre savez. Pixar n'est pas mort, mais depuis l'alliance la, avec Disney, semble-t-il que Brave, les derniers films, oui. euh, est vraiment plus moralisateur à la Disney que, oh, que Pixarien, C'est mmh. dommage. Donc, ça ne respecte pas tous les règlements de scénarisation Pixar. C'est un peu la, la fin d'une époque, malheureusement. J'ai oh. l'impression. Oh. Moi, moi, je comptais sur eux pour... Wow. « Élever ma fille bon, ». C'est des, des bonnes leçons pour les enfants, c'est pas correct, mais tu n'auras jamais la finesse de l'histoire ouais, ouais, de jouer 3, ouais, ouais. mettons, ou la morale part du vieillissement. C'est ouais, ouais, complètement ouais. complexe là, pour ouais. un film de... familial. « C'est fini pour Pixar <rire> <rire> !» C'est bien, c'est bien. <rire> ouais. ouais. C'était ouais. la version française de... de... You've got a in me. Ah, oui. Wow. Ouais. Euh, je suis désolé. On m'avait demandé de faire l'audition pour ça. <rire> J'ai dit non. Ma blonde ne voulait pas. <rire> Ma blonde voulait pas. Euh... Ma blonde mène. <rire> mais c'est ça. Mais se croiser les doigts, on peut, on peut là, provoquer provoquer le hasard. Je pense souvent, on résume ça, évidemment, je pense qu'on sous-estime plein d'affaires. Mais tu sais, à un livre, mm. une rencontre, mm. un professeur, on mm. hey, là, là j'ai compris un affaire. Mais ça, ça se provoque aussi. Je peux aller vrai, voir des, des conférences d'Hubert Reeves. Je, je nomme lui. Pour, ah, pour, oui, pour, oui. pour, ce être pas une bonne idée. Mais tu sais, faire. Je, je, je travaille sur des livres qui traînent dans une maison, des affaires, que cette rencontre-là ou ce point-là, hey, j'ai accroché l'élu 1984. S'il n'y a pas de livre dans la maison, ça n'arrivera pas. S'il n'y a pas de film, ça n'arrivera pas. Exactement. Ouais. Les tests? Oh. Que ça soit là. On teste, on, on crée des, des ouais. situations où notre enfant doit faire des choix de bons citoyens. alors hey, n'a pas besoin de provoquer. Attends, oh oui, attends. je okay, te, te laisse... Un... Mais non, mais tu sais, puis elle est rendue à 18 ou 20 ans, tu fais, c'est la fois, là, où le, <rire> où le monsieur a dit, « Embarguons dans ma vanne. » C'est bon la vie. <rire> je suis pas de société. Non. Stranger, stranger. Non, non, mais pas. Euh... Non, non, non. Suis... Mais ça me fait penser à toi, Fred. Tu euh, as travaillé longtemps dans le, le jeunesse ado avec ton émission, ouais. je veux pas. Puis euh, les euh, le public jeunesse recherche toujours. Euh, Euh, un âge plus vieux, j'ai l'impression, pour garder l'intérêt. Oui, oui, mettons, les 7-9 ans écoutent du 11 L'attraction générationnelle. Quand si on... les 11-13 ah, ans ouais, écoutent 13-17. J'ai l'impression que ça, ça peut être la même chose au niveau des référents que les parents ah, présentent à leurs okay, enfants. ouais, ouais, ouais. ouais Parce qu'ils ont l'intelligence pour comprendre cette affaire-là déjà. Tu peux leur présenter quelque chose d'un petit peu plus, plus vieux qu'eux. Ouais. Puis, il faut arrêter de débiliser cette affaire-là puis de ouais. toujours leur donner, tu sais, les chipmunks, mettons. Tu parles au niveau ben, du cinéma. Il y a là, aussi... Il mais, mais mais, euh, oh ouais, y a un euh, contraire aussi. Ouais. C'est-à-dire que en gang, ils se voient plus vieux. Seuls, dans leur salon, devant la TV, c'est... T'sais, je sais pas, moi, euh, pour vous autres, mais j'ai écouté Passe partout, puis j'étais beaucoup trop vieux moi pour l'écouter, tu sais. Je les avais vu 8 fois. C'est spécial, partout. Non, non, non. Comme mais Simpson. il y a une espèce de fascination. Non, tu non, non, mais je veux dire, il y a des affaires qui sont, tu sais, quand tu es tout seul, ouais. tu fais... Euh, c'est réconfortant pour toi, donc... Ouais. Ouais. Oui. Oui, tu ton âge à toi, puis tu es capable d'assumer des affaires un peu plus vieilles, mais il y a aussi des fois, c'est réconfortant d'être le bébé, tu sais. Ah oui, c'est sûr. On, complètement... mm. On va-tu sur Twitter? Ben oui. Oui. Il y a Max Tremblay qui a écrit « Il faut se trouver des parents plus compétents que soi pour élever nos enfants correctement. » Intéressant ça, oui, professeur. Oui, oui, oui. Euh, donc, un <rire> au Gagnon a écrit « Un bon ascenseur. <coughs> » Excusez, vraiment. Dans le sens élever où? génial, ah, Oh! Génial. Le... génial. Je pense que tu je peux bien bien. Bien parler, Mathieu. Il euh, y a Ola Stéphanie, qui nous en a écrit deux. Euh, faire jouer euh, tous les enfants à la crosse. La Fédération de Cross du Québec okay. mentionne sur son site que sa mission est de contribuer à former de meilleurs citoyens. Uh, ah! Ben, ah, génial. Ça, c'était ensemble. C'est écrit en, en deux messages, mais c'est ça. Donc, euh, allez voir, loisirsport.qc.ca. <rire> Oui, euh, euh, pour vrai, je pense Pardon? que des mouvements comme le mouvement scout ou des choses comme ça, ça peut donner des bonnes valeurs à son enfant aussi. Là. Ouais. Donc, le un sport, sport, le sport, un, un un sport. Un, une activité, euh, théâtre. Ça dépend du monde qui sont en avant, c'est toujours ça. Mm -hmm. Tu parlais d'exemple. Mm -hmm. Moi, moi, j'ai vécu une belle expérience dans le mouvement scout. Mm -hmm. J'en ai en connu d'autres qui ont fait « Ah, c'était terrible! Mm » Au-delà des, des, des, des lois ou des règles de l'organisme, c'est l'adulte qui est en avant. Ouais, expérience de sport bien. de marque, ça, ça se ouais. peut parce que mm -hmm. Le coach, la coach, et que de la merde, puis tu ouais. veux gagner, faire ta gueule ou je sais pas quoi. Au ou ça peut donner une expérience. Ouais, c'est ben, ben, des, des bons catalyseurs, on se met en situation, mais ça te prend quelqu'un en avant qui fait. Hey, oh, ouais. mais qui il y a peut-être des places retraite, où ouais. il y a des... Je veux dire, euh, si, tu, si tu vas faire euh, euh, des, des cours de soccer ou je sais pas trop quoi, puis c'est un papa qui s'en un peu, qui, qui vient donner les cours, c'est peut-être pas la bonne place. Par contre, euh, il y a, si tu trouves une activité où t'es à peu près certain que c'est des gens passionnés. Oui. Si tu, tu trouves des affaires où il y a des gens passionnés, je pense que peu importe Mais ça, il y la y a passion, ils vont... Euh... Qui est accessible présentement aux enfants, qui est super intéressant, c'est nous quand on était petits on avait mm. des camps de jour pour jouer à cachette puis euh, jouer au baseball ouais, ouais, ouais. mais il y a des camps de jour maintenant mettons thématiques Spécieux sur vraiment. la Chine fait que t'es 6 semaines de temps gars. à faire des activités là-dessus <rire> ça, ça peut être intéressant Show. quand même j'ai l'impression c'est des Chinois qui le donnent fait que c'est vraiment pas cher ah. <rire> jouer, jouer, jouer, jouer, c'en est, est un là. Ouais. Jouer à ah, apprendre à perdre, à apprendre à gagner, travailler en équipe ou non. Puis... Une fois que tu comprends. apprends vite. et <rire> hey, moi dans un cours de chinois là, j'apprends rien sur personne d'autre là dedans. Mais je vois jouer une game de baseball avec les autres, je fais, ok. Lui joue seul. Lui est correct. Ouais. Lui est oui, les erreurs. Non, Lui il est bon, mais marres, bien, je pense pas pour un enfant, c'est Chinois. Là. Ils vont ah, pas juste parler des Chinois pendant six semaines. Là. Ça reste des enfants. Là. Mais non, je comprends. Mais je, je, je, on jase. là. Ouais, ouais, ouais. un podcast. Il faut que tu penses que tu sens. <rire> okay, dans mes tests surprises, j'ai pensé à un test surprise. <rire> oui. Tu fais, tu fais.. Tu dis à ton enfant, on a gagné des millions de dollars. Là, tu fais. Ça, pendant une semaine. Ah, oh, génial. On en fait croire. Puis, puis là, tu vois, peut-être, c'est quoi sa réaction? Il va-tu en donner à un grand-maman qui en a besoin? Ou, il fait « Fuck you, fuckers! » à ses amis. <rire> il fait « Regarde mon vélo! » Tu lui sais. fais faire ça aux deux ans. on va voir comment ça évolue bon, Non, c'était pas on vrai on encore une, une fois une cette année. de de 600 kilos. <rire> <rire> puis je, vous fais, je vais vous faire regarder. Pendant que je la mange. <rire> mais oui, ou peut-être, jumeler ton enfant avec le pire enfant au monde pour qu'il réalise « Moi, je veux pas être de même. » Ou qu'il devienne. ça. Ouais. Ça ah, je suis pas super. » C'est euh, qui? rentre plus le départ. petit gars du petit monstre. Hein? Oui, oui. <rire> il il Montanamax, peut-être. <rire> non, non, mais le, le petit gars qui ment, là... Euh... À l'ami de... Ah, d'Alexandre legaud Oui, oui, oui, C'est peut-être lui le problème. pire un petit oui, gars, du monde. C'est lui. Du monde. du monde. Nice. Du monde civilisé. Et solution? Oui, solution préférée, monsieur. Solution. Moi, je trouve que tout ce qu'Antoine dit fait bien du sol. c'est ta solution préférée, hein? Non, mais... De ne pas en trouver. Oui. <rire> c'est vrai. Et de loin, ma solution préférée, mais si je vois à la précisément... <rire> non, moi je dis, c'est ça, pas downgrader l'affaire. Présenter des choses, ouais. euh, pas avoir peur ouais, de moment donné, avec ton enfant de cette âme, t'es regarde, je vais t'expliquer c'est quoi un mm. film d'horreur, on va l'écouter, je vais t'expliquer c'est quoi la technique du cinéma, mm. fait que tu vas comprendre que c'est pas vrai. Ouais. Pis tu y montes, tu fais ça l'affaire, tu l'écoutes avec lui, tu y Arrête, c'est pas vrai. Ah non, non, je sais. Mm. Moi je pense que, euh, ma solution préférée c'est ludique, dire. Tant, tant que t'as du fun, Parce que des fois ouais. justement tu t'essayes de montrer des ouais, affaires ouais. de même, puis ils n'ont pas de fun, puis ça fait juste l'effet contraire de m'en fous moi, c'est nous. Tu fais Oui, c'est ça, mais tu sais, dans la même temps, t'es pas plus... tu ne sais, vas pas ouais. expliquer, mais viens, je vais t'expliquer la biochimie, tu, sais, <rire> puis tu vas voir, ça va être tripé. Ben es... peut-être que ton enfant va triper là-dessus, ben. Dans ben, ce cas-là. Dans ce cas-là, il est plat, là. Ouais. <rire> c'est ça, c'est pas mon enfant. Mais c'est moins apprécié. Par le plaisir. Par le plaisir. Non, mais tu sais, je pense que c'est développer sa curiosité. C'est tellement triste, les parents, qu'on voit, des fois, qui s'enlisent, puis qui en leurs enfants dans le « nowhere » culturel, là, comme euh, on mange des chips, puis on écoute... Euh, les pubs. Des pubs. Hé, hey, Pierre, là, t'sais, t'sais, ça revient souvent, le, ton, le rapport <rire> avec les parents. As-tu as quelque chose à... Ben non, mais c'est ça la question. Non, mais tes parents... Mais non, mais est-ce que ouais, est est es pas ça a souvent été ça dans tes propos? Ben, non, mais moi, mes parents... Tu penses que tes parents n'ont pas fait un bon travail? Non, 30 je pense que... Je parlais d'un peu des valeurs de tolérance, ça peut-être ouais. moins, mais au niveau de, de la curiosité, moi, ma mère, mes, mes parents m'ont tout exposé à des contenus plus vieux, justement. Moi, j'écoutais Les beaux dimanches le soir. T'sais. Ils me remettaient pas 15 000 fois la même cassette du même film que j'ai vu toute ma vie. Hmm. Ce qu'on écoutait chez nous, c'était la TV. Moi, c'est une bonne solution, ça. ça. Savoir comment euh, Mathieu a été élevé, puis... Par le contraire? Bah, à ou quelque pareil. part. faire le choix de... Ça dépend. Partir de là, faire des choix différents. T'es dans quelle équipe? Contre Mathieu ou avec Mathieu? Ah, oh, tout le monde est avec moi. Même vous autres. Je pense que oui, Mathieu. Je suis avec toi. Oh, oh, toi, toi. oh tout à fait. Hein? Frère. toi, frère. Il manque juste toi. et tu choix? Ma solution préférée, <rire> droit et Devoir le droit de faire les devoirs Deux le journaux de Oui Droit et devoir non. Ramenez ça à ça Pardon. Droit et devoir T'as des devoirs T'as des droits Puis on travaille autour de ça Simple, simple, simple Faire traîner des livres Dans le dans plaisir Avec Mathieu Faire Bourg. traîner des livres Un droit Un devoir On veut vos solutions Allez euh, sur Facebook euh, <rire> Écrivez-nous Écrivez-nous ah oui. vos problèmes Oui Écrivez-nous sur iTunes Et euh, Écrivez-nous personnellement, moi, euh, sur Twitter. Vous pouvez me suivre? Barbouchier. Le 18 ouais. juillet. Ouais. On nous. a toutes nos vrais noms sur ouais. Facebook, euh, Oui, aussi. Non, non. <rire> le 18 juillet vers 23h, je mangerai une poutine à la banquise oh, ouais! ouais! avec les gens qui auront ouais, participé à la soirée. Non, c'est vrai. Je je hein? Je Arrête! Ah, t'es ah. bien pas ah. Il y aura un buffet de liqueur. Ah. Non, c'est pas vrai! Mais Jean-Marc Parent, fait venir la pizza. Yes! Donc, oh. euh... <rire> ah. oh. <rire> euh... que ça va être. Je Rousseau quand on a besoin de lui. <rire> Mais Pierre Bertrand, il sera aussi. Salut René. Donc, euh... le, mot fi... le mot de ma fille, euh... ouais. Pierre. Vous avez un problème. Nous avons un podcast. C'est le retour du flâneur. Descendu dans un village <rire> Prière de ne pas déranger, déranger. Je suis en, en vacances. vacances Je m'en fous ma bronze <rire> Ok c'est ça